Salut tout le monde, bienvenue dans hors jeu, votre rendez-vous sous forme de podcast pour parler de hockey, des activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale. Si on n'est pas tanné, pour on n'est pas brûlé de nos sujets, pour on n'est pas fatigué, puis qu'on a le temps, je vais gagner. Votre animateur et avec moi cette semaine, mon comparse de toujours, même j'aime l'appeler ma moitié, il me complète. Je suis méchant avec les Canadiens souvent. Il est trop gentil. Ça s'égalise. On est le ying et le yang. Jerry Goodboo! Je te dirais que côté grandeur, je suis plus le deux tiers. Mais... Fuck, you, okay? <rire> Fuck you, OK? Fuck you! Et euh, cette semaine, euh, nous avons un invité de marque. Euh, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, et j'espère que vous le faites, euh, vous êtes au courant que Jeff Drouin du Dans les coulisses.com est avec nous. Ça fait des semaines et des semaines qu'il... Il vient me voir et il dit « Quand est-ce que tu Quand est-ce que est -ce? Non, c'est. c'est. c'est là, là. C'est là. Salut, Jeff. Salut, JB. Salut, Jury Ça va bien? Ça va très bien, toi. <rire> ça va super bien. Je suis content d'être de, de, de votre podcast avant notre ami Sly. ouais <rire> Sly un ami commun qui va se reconnaître. Euh, qui on a essayé. On a tellement eu des problèmes techniques. Pas capable de trouver le l'échelle qui enregistre encore. Euh, la technique nous a vraiment chié dans les mains. et euh, Ça fait en sorte que qu'il passe après toi, mais on l'aime tout autant. Ouais, non, peut-être pas. Mais... Ouais, <rire> c'est ça, parce chien. que c'est quand même 6 pieds 5, 400 livres hein, qui peut arriver chez toi, cogner à ta pop pour dire « JB. Non, non, mais il y a un enfant à cette heure, il s'est calmé. Tu sais, ça rend mature. <rire> <rire> c'est ce qu'ils mais c'est pas mon cas. Moi, j'en ai deux, je suis pas plus mature. <rire> ouais, T'arrives pas de la Russie, puis euh... c'était ça le lien en tout cas. Mais peu euh, euh, Jeff, avant d'embarquer de, dans les discussions de hockey, j'aimerais ça que, ben un petit peu, on parle de ton expérience avec le dans les coulisses. Comment t'as embarqué sur le site Comment t'as connu Max Moi, j'ai travaillé un peu sur euh, sur la plateforme, mais toi, t'es comme t'as monté les échelons jusqu'à devenir un des copropriétaires du site. Ce que moi, j'ai pas atteint. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez brillant. Je sais pas. j'ai n'ai pas vu l'étincelle. j'ai pas vu l'opportunité quand j'y étais. ben Tu l'as saisi. Je veux que tu me parles un petit peu de, de toi, du dans les coulisses et de ton implication là-dedans. Ben Je veux rectifier une chose. Je ne sais pas exactement c'est quoi qui est mon poste. Il faudra en parler à Max. <rire> je ne sais pas si je suis copropriétaire, si je suis son bras droit. si euh... Mais une chose est certaine, c'est que je, pas je travaille As-tu dans un business Pardon? T'as-tu des parts dans le business? Euh, oui et non. Tu sais, je <rire> veux dire, je suis à temps plein avec lui, puis euh, je suis son bras droit, puis on prend des décisions ensemble, en équipe. Euh, c'est moi qui gère les horaires, c'est moi qui gère les embauches de nouveaux chroniqueurs. Euh, J'ai écrit euh, une panoplie d'articles. C'est mon métier, c'est mon gagne-pain tous les jours. Donc, euh, actionnaire, euh, peut-être pas officiellement, mais je pense que je peux dire que je suis un peu le... le L'associé de Max, on va dire ça comme ça. C'est nice, c'est nice. Donc, euh, euh, en tant que bras droit, c'est toi qui embauches le monde. Comment tu fais? C'est Les gens t'envoient le CV puis... Euh... Oui, exactement. Il y a beaucoup de, de... de, il y a beaucoup de bouche à oreille. Tu sais, j'ai beaucoup de connaissances dans le domaine. Fait que euh, des fois, je me cherche quelqu'un, mais ah, crime, il me semble que lui fait très. Ben, je vais aller jaser. Ou, tout simplement, je fais vraiment une demande via le site Internet. On fait une belle annonce comme... Euh, Comme des professionnels, puis après ça, ben, je reçois une tonne de candidatures. C'est euh, pour ça que moi qui ai choisi. Je passe. Bon. J'ai pas le calibre. C'est bon. Je comprends. Ouais. <rire> non, non, non, non. Euh, ça pourrait être intéressant, Jibé. La porte sera toujours ouverte pour toi. Tu as travaillé avec nous pendant quelques ouais. temps, donc il euh, y aura toujours une place pour toi, je tiens à te le souligner. <rire> Mais tu sais, une petite parenthèse comme ça, euh, j'ai été en période de recrutement depuis deux semaines. J'ai engagé trois nouveaux gars, même quatre. Que je suis en train de former. Puis parmi les 42 candidatures, j'en ai eu une. Ben, un, un qui est, Un gars qui a postulé. Il m'a envoyé un texte, Tess. Puis il y avait 118 fautes. Fait que je lui ai comme dit, hey le gros, on a 125 000 lecteurs par jour. On est aussi sérieux qu'RDs ou TVA Sports. C'est inacceptable le torchon que tu m'as envoyé. Puis le gars se créait, il se vantait. Puis euh, je suis pas gêné de le dire via un podcast comme ça. Puis je le salue si jamais il écoute le podcast. Ben, salut. <rire> <rire> je sais pas quoi te dire de plus là-dessus pour vrai euh, tu dis aussi sérieux que RDS puis TVA puis tout ce beau monde là, puis eux autres aussi en font des fautes, mais tu la recherche de la qualité c est, c est, c est, ça doit être vraiment prioritaire parce que tu veux justement pas te faire prendre puis les amateurs de sport sont de même tu fais une petite gaffe, ils vont te la reprocher puis ils vont te la ramener dans face fait que c'est clair que tu veux pas te ramasser le nez dans ton caca là. ouais, ben en tout cas On va changer de sujet, j'y là, je commence à, à monter en émotion. <rire> ok. Oh euh, Pré-embarquer sur le... Eh hey, non, avant avant d'embarquer sur le Canadien de Montréal, euh, moi, je fais ma petite recherche avant le show. Je à ah, quel sujet qui pourrait être intéressant. Euh, en soirée, nous sommes le vendredi 14 octobre 2016, 21h34 pour être précis. Euh, vous avez sorti une nouvelle par rapport à Bob McKenzie qui a parlé d'une possibilité de l'accorde et euh, je veux comprendre là, avec toi qu'est-ce qu'il y en a est? Est qu'est-ce le... qu qui arrive avec ça c'est-tu vraiment une possibilité réelle c'est-tu à court terme, je veux que tu expliques un petit peu pour notre monde ben, à court terme on parle de 2020 là, parce que la CBI va prendre fin euh, en 2020 le contrat de la CBI va prendre fin en 2020 puis euh, avec les contrats à long terme qu'on voit actuellement de 6, 7 ou 8 ans Puis la masse salariale qui, euh, qui augmente pas aussi rapidement qu'on le croyait au départ, ça va fort probablement créer un nouveau lock-out à cause de tout ça. Les contrats à long terme, euh, le petit bout de cul ne trippe pas là-dessus, mais les joueurs et les dirigeants tripent là-dessus. Fait que ça fait un, un petit froid entre les deux. Puis euh, Bob McKinsey spéculait là-dessus aujourd'hui que lui. Tu sais, habituellement, quand, quand McKinsey dit quelque chose, euh, C est, c est, ça se réalise la plupart du temps. Donc, lui mentionnait qu'elle va avoir, possiblement, l'encarte à cause des contrats à long terme, puis du fait que la masse salariale augmente pas aussi rapidement, ce qui va jouer d'impact à un moment donné des contrats à long terme comme ça. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tomber en lockout ou faut juste pas avertir les DG de faire attention et pas de garocher de, de l'argent tout vent? Mais tu les DG, ils travaillent pour leur poche puis eux autres, ils voient ça comme un avantage, les contrats à long terme, mais c'est pas si un avantage. Donc, ils se mettent encore dans le caca eux-mêmes. On l'a vu, le dernier lockout euh, qu'il y a eu, c'est à cause des, des GM, si on veut c'est à cause des dirigeants, ça va être encore à cause d'eux s'il y a un lockout. Mais les chances sont très élevées, on le souhaite pas j'y vais, parce qu'on a eu plusieurs dernièrement, je trouve ça très plat pour l'amateur de hockey de vivre sans hockey pendant le, ce laps de temps-là. Ça fait pas très pro professionnel pour un sport professionnel justement d'être en retard tout le temps de même puis de pas arriver à s'entendre à long terme. Fait que euh, non, c'est ça ce serait pas mais en même temps, tu sais de voir les salaires monter comme c'est là actuellement. Tu sais, on le voit qu'il y a un problème là. Il y en a combien des contrats qui se font racheter à tous les années puis tu te dis « Ben voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. » Puis tous ces contrats-là qui se font racheter, t'as remarqué ça, c'est des contrats... Bon, je vais te donner un exemple. Luce signe un contrat euh, à long terme avec les, les Horrors d'Adminton, mais c'est ce type de contrat-là qu'on rajette au bout de 2-3 ans. Les, les GM virent fous le 1er juillet. Puis c'est pour ça que j'ai levé mon chapeau à Marc Bergevin parce que le contrat qu'a donné Alexander Radulov un contrat d'un an seulement... C'est la meilleure signature, je trouve, du 1er juillet. Ah, vraiment? J juste, juste à cause du nombre d'années. Peu importe le salaire, là, juste à cause du nombre d'années. C'est une signature incroyable de, de, de Marc Bergevin qui a finalement euh, enlevé ses sandales et a décidé de tomber dans l'action après une saison misérable l'an dernier. Bon, mais en même temps, il a donné un contrat de euh, God deuxième trio à Andrew Shaw il est pas parfait là, Bergevin ben, il est pas parfait puis je l'ai souvent critiqué Marc Bergevin euh, effectivement il n'est pas parfait mais tu sais jubay Andrew Shaw, je le sais que tu critiques son contrat c'est un contrat de gars de deuxième trio blablabla bla, bla. <rire> mais c'est une bonne signature de l'art de balayer mes... <rire> mes arguments blablabla bla. <rire> non mais ça ça veut dire etc ah, okay. <rire> euh, <rire> moi je trouve que c'est une bonne signature parce que de un c'est la valeur d'un Andrew Shaw. Puis, à Montréal, il faut toujours offrir un petit montant supplémentaire pour amener le joueur ici. Donc, pour moi, c'est une, une bonne signature. Puis, tu sais, à sa façon, c'est un joueur d'impact parce que, même si c'est un gars de 3 dans la vraie vie, c'est un gars qui peut te marquer entre 15 et 20 buts. C'est un gars qui est fatiguant, qui est dérangeant sur une surface glacée. On l'a vu encore hier. Oui, son croque en jambe qui a fait, c'est inacceptable, mais C'est des choses comme ça qu'on avait besoin à Montréal qu'on n'avait pas. Tu sais, le gars, il a, il a joué avec Jonathan Thaise qui est le meilleur capitaine de la Ligue nationale de hockey. Fait que lui, il arrive aussi avec un bagage d'expérience, un bagage de gagnant, un bagage d'excellent leader. Fait que moi, je pense que c'était la valeur à payer pour un Andrew Shaw. Moi, j'aime les propos de Jeff. Non, ah, moi, je suis tellement pas d'accord. Je que... suis tellement d'accord. Tu sais, on le voit aujourd'hui, là. D'Harneÿ, avec son contrat à 3.5, bloque le Canadien de Montréal pour des options. On est passé proche de le racheter, puis on s'est dit, chez le Canadien, ouais, préfère passer un an coincé que trois. Enjouchon va se ramasser exactement dans la même situation. C'est un petit joueur, c'est un joueur qui joue un style qui est, euh, tu sais, c'est le genre de gars qui va finir par se faire pincer à un moment donné, là, qui va se faire ramasser parce que le mot se passe dans la ligue, que le gars il est là, puis le, le type d'agissement. Euh, déjà il y a une deuxième discussion premier match puis deuxième discussion déjà pour une possibilité de, euh, de, de, de suspension, des coups salauds c'est pas parce que t'as gagné à la Coupe Stanley que t'es nécessairement un brain puis que t'es nécessairement un leader t'es nécessairement un bon joueur Tu sais, il y a un club par année qui a gagné la Coupe et là-dedans il y a un Ben bandwagon de 23 joueurs fait qu'éventuellement là-dedans c'est pas toutes des tops c'est pas toutes des tops mais si tu écoutes les propos de Joel Canville ses trois joueurs favoris lorsqu'il a remporté les Coupes Stanley, c'était Jonathan Thaise, Patrick Kane et Andrew Shaw. Quand ça vient de la bouche du deuxième meilleur entraîneur de la Ligue nationale de hockey, pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh... OK, mais qui posait la question Ben peu importe qui posait la question. Non, mais non, la... c'est important parce que si c'est un média de Montréal, c'est clair que le, le, la question est biaisée puis le gars il est pas pour planter un, un joueur qui s'en vient à Montréal. Tu veux jamais un dire un que... c'est un média de Chicago JB. OK. Ben un... mais c'est pour ça là, que je veux le savoir parce que c'est vrai que ça, ça a une importance de qui vient la question parce que si un journaliste de Montréal va voir Piqué Soben, puis qui et dit ouais tes années à Montréal, cétait tu le fun. Ben, il va te dire oui. c'est si un média de Nashville, il va dire, ben, tu sais, je suis vraiment heureux d'être rendu à Nashville parce que à Montréal, tu sais, c'est tout le temps ça, là. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un interview puis c'est un journaliste de Chicago. Je peux pas te nommer lequel, mais Joël Canneville a dit ça. Pis, euh, je veux que tu m'expliques, JB, pourquoi que t'aimes pas Andrew Shaw. Non, non c'est... son salaire, là. Ben non, mais ça fait partie prenante de, euh, du gars, là. Pas, pas le, moi, ce n'est pas le joueur en tant que tel que je critique, c'est son contrat. Quand tu te mets dans les culottes de Marc Bergevin, tu as une masse salariale, tu as un nombre de joueurs déterminés que tu peux mettre sous contrat et tu as des positions dans un line-up où est-ce que le gars est censé aller. Le Canadien de Montréal, l'été dernier, avait un poste de Elie gauche sur la deuxième ligne à remplir. Day One, là, au 1er juillet, il savait que ce poste-là était à remplir. La seule option à l'interne qu'il avait, Marc Bergevin, c'était Arthurie Lekonen ou encore Martin Rivet ou Daniel Carr. C'était ces trois options qu'il avait à l'interne. C'est pas un gros char. Le Carr a euh, 17 matchs, 18 matchs d'expérience, ses buts. Le Conan, joué en Europe, tu ne sais pas comment ça va se transposer. Là, on a des belles surprises, mais tu n'es pas sûr. Et Rivail est tombé malade, mais encore là, c'est un autre mystère qui aurait pu bien faire, mais que tu ne le sais pas. Tu sais, Moi, faire un Gimbal sur un poste de deuxième trio aussi important que ça, j'aime pas ça. En faire un sur un gars de troisième ou quatrième trio, j'ai bien moins de problèmes. Il, une... il y a une plus grosse masse de talent disponible pour remplir ces chaussures-là. Et à la limite, une transaction va te coûter pas mal moins cher. Si tu donnes 3.9 Andrewcha, c'est que tu prends cet argent-là et tu ne la mets pas dans les poches, euh, dans le paquet, dans le mégot, pour attirer un gars de deuxième trio pour remplir cette chaise-là. Moi, donner un gamble, à être Marc Bergevin et faire un gamble sur un gars de deuxième trio, j'aime pas ça. Le faire sur le poste de troisième à droite, je me dis, ben. C'est moins pire. T'sais. Au pire, ça sera McKaren qui va prendre la chaise. Il serait capable, il serait.. Il serait. Parfait pour un, deuxième, un troisième trio sur la droite. C'est là ouais, c'est mais... quand tu mets ça dans l'équation. Quand tu le prends en tant que morceau du puzzle comme joueur de hockey, comme niveau de talent, comme contrat, quand tu mets tout ça ensemble, pas sûr que c'était une si bonne signature. Surtout que il était pas, il, il était pas UFA, là. Chat. Il était RFA et tu pouvais négocier avec lui puis tu pouvais jouer la ligne plus serrée que lui donner un contrat de deuxième trio quand c'était un talent de trois et pour... Aussi longtemps. Mais tu sais, JB, on peut s'estimer jusqu'à demain matin au niveau du salaire du contrat d'Andrew Shaw, mais Marc Bergevin il a offert ça, puis il y a 28 autres GM qui auraient donné un contrat similaire. Fait mais les 28, pas, le contrat. Les, les 28 autres DG ne pouvaient pas lui offrir le contrat. Pardon? Les 28 autres DG ne pouvaient pas lui offrir le contrat. C'est là Et... que le pouvoir de négociation est important dans le fait qu'il soit RFA. Ouais, absolument, mais c'est... Honnêtement, là, j'y là. Fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, c'est la valeur de Andrew Shaw sur le marché actuel de la Ligue nationale de hockey. C'est poche, mais c'est comme ça. C'est comme ça que les GM finissent par se mettre dans la marbre. C'est comme ça qu'on se ramasse avec un lockout. Oui, mais justement... À... Donc, si tu te ramasses avec un lockout, c'est qu'il y a un problème dans la façon de penser le hockey. Euh, Je suis d'accord avec toi, sauf que... Moi, tu sais, je veux dire, Andrew Shaw, là, je, actuellement, je pense pas à son contrat, parce son contrat me dérange pas tant que ça. Moi, c'est ce qu'il va apporter sur la surface glacée, puis c'est ça l'importance de, de Andrew Shaw. Puis je suis convaincu qu'au match 82-JB, on va s'en refaire un show. Puis tu vas me dire, finalement, là, le petit chat, là, il a scoré 20 goals, 162 mises en échec, il a apporté une dose de leadership, une dose de caractère qu'on n'avait pas avant. C'est un joueur d'impact à sa façon, comme Brandon Gallagher peut l'être. Tu vas être satisfait de son rendement au bout de ligne, je peux te le garantir. Non, je ne serais pas satisfait parce qu'à ce prix-là, j'aurais pu me payer un coup de Cherov. Non, pas là, là on n'embarquera pas là-dedans. <rire> non, parce non que... mais c'est parce que tu me dis il y a 29 au club, c'est la valeur de chat, c'est 3.9. Moi, je te absolument. dis, ok, c'est correct, c'est 3.9 supposément, mais... La valeur réelle, est-ce que c'est quand il y a de la compétition pour avoir le prix? Eisenman a fait le, le pari de dire « Ben, si un DG t'offre 7 millions, je vais l'accoter, sinon je te le donnerai pas. Pourquoi Marc Benjamin n'a pas fait ça? Ben écoute, si un DG dit 3.9, tu vaux ça, je vais accoter l'offre, sinon ben tu vas prendre plus bas que ça. » Il n'y avait pas de raison de donner un contrat aussi élevé pour un gars de 3. <rire> JB est beaucoup trop comptable dans ses affaires, en fait. JB, d'après moi, c'est un gars d'analytique profond qui <rire> analyse les mauvaises choses d'une game de hockey. Mais. En fait. Parce qu'on dit qu'il ne vaut pas le côté humain, le côté de la. Parce que je comprends. Je... On dirait que je... Moi, je suis entre les deux. Là. Je comprends ce que Jeff dit. Il a raison. Je comprends ce que JB dit, il a aussi raison. Mais à votre façon. C'est. On dirait que JB prend pas en compte le côté. Le, le, le grit » que le joueur va apporter dans tout, autant sa glace qu'en dehors de la glace, il ne voit pas le côté humain. Puis en même temps, si tu tostines avec, même si Air est full, hein, en partant, je trouve que la relation de business est vraiment moyenne quand tu tostines avec, pour peu importe la raison des, du salaire, tu comme Jeff il dit, c'est environ la c'est la valeur d'un Andrew Shaw, c'est 3.9. Pourquoi tu t'ostines à vouloir faire baisser, mettons, de 500 000 ou 1 million, parce qu'on voyait là à l'extrême? Oui, un... je pense que qu'un million de moins, il aurait signé. Peut-être. Peut-être peut pas 6 ans, Puis à la limite, ça aurait été positif à long terme pour le Canadien, pour la marge de manœuvre, mais il aurait signé à 2,9. Je, ah, je suis d'accord, mais c'est surtout le côté que... Regarde, le gars, il arrive à Montréal, il se fait trader, c'est pas tout le temps le fun. Tu, sais, tu pars d'un club qui était au top, t'arrives à un club que, bon, là, il y a beaucoup de changements... T'es en train de me dire que le Canadien n'est pas contender pour la coupe autant que les Blackhawks de Chicago? <rire> c'est euh, Cette année, ils sont plus, JB, je te dirais. Oui, on est plus proches. Ouais, ils sont vraiment meilleurs, là, mais je pense, pense que c'est vraiment tout l'aspect humain de la chose en arrière. Là. Il a signé ce salaire-là pour euh, regarder... Andrew Shea, il arrive ici. Il est bien heureux. Tout est beau. Euh, C'est joyeux. Rentre dans le vestiaire. T'as ton contrat pour six ans. Occupe-toi de jouer ta game. Euh, mais la journée que le comptable rentre dans le bureau et dit « Hey, boss! Euh, ben, ça nous prendra un joueur, mais on pète le plafond. » Côté humain, on s'en sac pas mal. Là. Ouais, mais que, que ça reste quand même qu'il y a un côté humain dans le business. <rire> <hein, rire> <rire> hey, Jibé, tu me, tu me parlais de Steve Eisenman... Euh... Oui. Il a quand même offert 4,45 millions à Alex Kellorn jusqu'en 2023. On jase de même. là, Je prends Andrew Shaw avant Alex Kellorn. Là, Tout, je à Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que tu dois justifier un mauvais contrat d'un côté parce que les autres en font de l'autre Ben, ça a la même affaire, Marc Bergevin, là, j'y Non, oui, non, tout à fait d'accord, mais ne suis-je pas en droit, en tant que fan, de souhaiter que le Canadien de Montréal offre une équipe compétitive sur la glace au bon prix pour pouvoir ensuite s'améliorer s'il y a des trois patchés? On l'a jubé l'équipe. Honnêtement, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu une belle équipe comme ça. OK, mais <coughs> honnêtement, est-ce que le Canadien de Montréal est contender à la coupe devant... Je pense à des clubs comme mettons Tampa Bay, devant Chicago, devant San Jose. Est-ce que le Canadien est meilleur que les autres Chicago peut-être parce que là leur alignement est caliquement différent, oui, je ne sais pas si tu as analysé oui, ça le... pas mal, oui. Ouf, ça commence à faire mal gagner des coupes puis avoir des gros salariés comme Taze et King qui ont des contrats de mongol. Euh, je veux pas m'avancer mais J'aime beaucoup. Tu sais, puis je suis pas un fan fini du Canadien. C'est pas mon équipe favorite dans la Ligue. Mais j'aime l'équipe que je vois actuellement. Moi, mon seul question mark se situe sur la, le deuxième trio au centre du deuxième trio. Je suis sûr que tu sais de qui je parle. <rire> Plecanec! Ah. ah! Le gars qui ben, Un autre! Bon, ok. Moi, je chiale te... te... que Andrew Shaw l'a signé comme un gars de deuxième à 3.9, alors que c'est un gars de 3. D'ailleurs. Dans les cas d'entraînement, on le mettait ça à deux. Quand on l'a rétr euh, rétrogradé sur la trois, tout le monde a fait comme... Dans les médias, généralistes qui couvrent le Canadien, là, les médias traditionnels, pas nous autres qui chialent, pas payés. Euh, on on s'est comme rendu compte qu'Andrew finalement, c'était pas le gars de deuxième qu'on nous vendait, mais bel et bien un gars de trois. Nous autres, on est d'accord là-dessus, ici. Là. Et là, on s'est fait comme... On s'est rendu compte que, finalement, euh, ben c'est ça. C'est un, un gars de trois, fait qu'il euh, y, y a un problème, tu sais. Plekanec, c'est la même chose. C'en est un autre qui est surpayé pour le poste idéal qu'il devrait prendre dans une équipe. Plekanec est un centre de troisième trio. Dans une équipe All-Star, ce gars-là joue sur une troisième ligne au centre, pas sur une deux. Absolument. Pis, il performerait davantage s'il était dans sa chaise, alors que c'est pas le cas avec un 15e Montréal, Parce qu'on le voit... Tu sais, euh, je sais pas si tu as eu la chance d'écouter la première rencontre du Canadien contre les sortes de Buffalo. Oui. Radulov, c'est un crinqué, c'est un mongol, puis c'est un joueur extrêmement talentueux, puis il va pogner les nerfs. Euh, plus il va jouer avec Plekanec, plus il va choquer, puis je suis pas sûr que ça va être, ça va être <rire> un avantage pour le Canadien de Montréal. Je sais pas si tu l'as vu hier, euh, il s'est passé un événement, puis Radulov, il a comme fait un signe à Plekanec en voulant dire « come on ah ». Non, non, il est soft. Plek est... Yisoft en Tabarouette. Pis... Bah je pense qu'il oublie que la saison a commencé. Non mais mettez Plek avec euh, Patcherity sur un même trio là, puis mettez Radulov, ben, Galchenyuk puis euh, Gallagher, sur un autre là. À menner là, tu sais les, les... Ceux, ceux, ceux qui ont pas de grit, mettez-les ensemble puis le reste du club va avancer puis on ben, va être au lieu de ralentir tous les trios là. Moi ce que je ferais là, c'est tu sais mon on spécule comme des gérants d'estrade, mais mon premier trio serait Euh, peu importe, là, mais Pacioretti, D'Arnais, Gallagher, là, mettons le deuxième, puis le premier, j'irai avec les Galchaniok puis Radulov Moi, j'essaierais ça, mais on n'est pas, pas dans les shorts de Terrien, puis de toute façon, connaissant Terrien, là, tout est beau en début de saison, mais il va commencer à jongler ses trios euh, aussitôt que ça va mal performer, puis <rire> il doit être <rire> sur le point de le faire avec son, son deuxième trio. Ah oui, non, c'est clair. Puis, tu sais, quand je te disais le 1 million là, de chats de trop, Parce que moi je pense qu'il vaut 2.9. Ce million-là, si tu l'ajoutes au fait que Plekanec, normalement, devrait être payé. Mettons 4. Tu sais, pour un gars de troisième trio élite, 4 millions. On est-tu en train d'avoir un 3 millions supplémentaires sans masse salariale disponible? Sans compter le Dharnais à 3.5. On aura un 6.5 qui dort comptable quelque part dans l'équipe parce que mal négocié. Oui, mais avec les l'ici, où c'est qu'on va? JB par exemple. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que c'est la job de Marc Bergevin d'offrir le meilleur club possible au meilleur prix pour avoir de la marge de manœuvre pour s'améliorer. Parce qu'on a statué, toi et moi, tout à l'heure que le Canadien de Montréal n'est pas le meilleur club de la Ligue. Donc, il y a encore de la marge de manœuvre pour devoir s'améliorer. Il n'est pas le meilleur club de la Ligue, mais avec un Carey Price à, en santé devant le filet et avec un capitaine... Qui n'a pas le C sur son chandail de la trempe de chez Weber. On n'est pas si c, loin attends. que ça. Comment? Donnez le C à Weber. <rire> non, mais ça ne se fera pas. Je pense pas que ça se fasse, mais dans la vraie vie, c'est lui le capitaine. Puis même à Team Canada, Mike Babcock a mentionné que Taze et Crosby, qui sont les deux, ben deux, deux des trois meilleurs capitaines de la Ligue, se tournaient vers chez Weber. Euh, dans le vestiaire. Chez Weber, rentrait dans le vestiaire puis tu sentais sa prestance puis tous les joueurs se tournaient vers lui automatiquement. C'est un naturel puis il va faire une tabarnache. On peut te sacrer dans votre show? Ah oh, oui. Une <rire> de différence. <rire> tu, peux, tu peux sacrer mais de façon modérée. Il faut, faut que tu le sentes, faut que ça vienne de profond. Là, ton tabarnache C'est un vrai tabarnak de je ponctue ma phrase. Ça, c'est correct. Si ouais, tu mets marrant. juste des virgules avec des cris, je suis moins d'accord. Tu non, comprends ben, la nuance Je suis pas un gars qui sac beaucoup, mais quand ça vaut la peine, faut shot mon tabarnak. Pis avec chez Weber, j'suis... moi, je suis dans la vie. Je suis un fan de grands leaders, de grands capitaines. Donc, je suis un fan de lead, de lead, de, voyons, de Weber automatiquement. Ben, moi, moi c'est ça que j'arrêtais pas de dire parce qu'on va revenir un peu vite fait sur le trade de, de Souban parce que... Ah, non, pas encore! <rire> non, mais j'ai une mini-parenthèse pour vrai. ah hey, euh... il a marqué à soir! Ouais, on s'en fout. <rire> <rire> <rire> euh... J'aime ça. J'arrêtais pas de dire que le trade était comme moyen ou peu importe parce qu'il pense trop comptable et j'arrêtais pas de dire que le trade est tellement bon juste par l'aura que justement, que tu pas à dire que Subban, euh, pas Subban, que Weber a, le, le, le fait qu'il arrive dans l'équipe, il prend possession de l'équipe, il va tout changer l'attitude de tous les joueurs, c'est clair, c'est le genre de joueur justement que si tu n'as pas ta job, puis qu'il te le dit, tu fermes ta gueule, puis tu l'écoutes. tu sais Puis avec Carey Pry, justement, qui va être en santé, qui d'après moi, c'est à peu près le même genre de joueur, il dégage quelque chose, c'est... Je, je bien, suis d'accord que, que Weber a du leadership, ça a un impact sur les autres joueurs. Le problème que moi je vois, c'est que malgré tout le leadership du monde, si, les, si le gars ralentit, parce que l'âge, parce que la vitesse, et qu'il ne devient plus un élément clé de son équipe, il, veut ben, il peut bien essayer d'être un leader. Mais s'il si, si fait plus de gaffe qu'il <rire> cause de bonnes situations, éventuellement, les autres joueurs vont arrêter de le croire. Donc ben, sont, quoi? le talent prime pour moi, là. Overall, là, globalement, là, le talent va toujours primer sur le leadership pour un joueur. Pas moi, parce qu'avec le talent, tu peux accomplir de grandes choses, mais si tu as une attitude de mal comme Piqué a, tu les autres et tu ne gagneras jamais. C'est la même histoire que de Mike Ribeiro. Je les connu à l'époque avec les Huskies de Rwanda. Ribeiro n'a jamais rien gagné dans sa carrière puis il gagnera jamais rien parce qu'il a une attitude de, de caca, il a une attitude de boite. Une attitude de selfish, une attitude de penser juste à lui, une attitude de penser de pas penser aux autres, une attitude de faire un spectacle, un show, tu gonges pas avec ça, JB. Je peux pas te contredire. Malheureusement, ce que je peux te dire par contre, c'est que gagner des championnats dans la Ligue nationale, c'est pas ça le but. C'est C'est quoi? C'est pas ça le but. C'est quoi le but? Ben le but, c'est que chaque équipe, c'est une entreprise et c'est de faire des profits. Peu importe. Et euh, tu regardes, là, y a, y a, la nouvelle est sortie par Radio-Canada avec euh, les infos de, de Forbes. Parle-moi clubs... pas des Leafs, Parle-moi pas des Leafs. Ben, Chris, les <rire> trois premiers clubs les plus payants comptables de la Ligue qui génèrent le plus de profits, c'est les Rangers, le Canadien et les Leafs. Toi, JB, de 1, t'as jamais joué au hockey. Moi, oui, j'ai joué au hockey. An... J'ai joué un ancien joueur j'ai joué. un ancien joueur de hockey qui a joué un pop calibre, qui joue encore... Puis je peux te dire que moi, le type comptage, je m'en colisse. Moi, quand je joue au hockey, je veux gagner. <rire> Puis je le sais que les joueurs veulent gagner. Oui, les joueurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais la game est pas sa glace. La game est pas sa glace, mais pour les joueurs, la game est sa glace. Oui, oui, oui. Ben d'accord. Mais tant que le Canadien va faire des profits, il se calice de gagner des championnats ou non, là. Ah, oh, pas les joueurs. Les joueurs veulent gagner. Les dirigeants. Marc Bergevin et Michel Terrien veulent gagner parce que qu'eux autres, le pas, sont en jeu. Il ne faut pas oublier ça. Puis, pour revenir à la transaction de Piqué et chez Weber. Piqué, c'est un fit parfait pour les prédateurs de Nashville. Eux autres, ils apprécient qu'ils soient exubérants. Ils vont pouvoir faire son show à toute tranquillité. Ils fit dans, dans l'organigramme, dans le système de jeu de Peter, La Violette, c'est excellent. Puis dans le cas de chez Weber, c'est un fit parfait pour le Canadien de Montréal. L'omerta du Canadien de Montréal, il est tranquille, il est peigné sur le côté, pareil comme match par il va à messe à tous les dimanches. Donc, c'est un fit parfait pour le Canadien. Donc, c'est gagnant, gagnant pour chacune des équipes. Ça, c'est mon analyse à moi, le gars qui, qui aime le hockey, la game de hockey. On, on est euh, tout à fait d'accord pour les quatre premières années. <rire> Après ça, ben euh, tranquillement, l'échange va devenir à l'avantage Canadien de Montréal. Tu sais, moi, j'y vais dans la vie, j'ai appris à vivre dans le présent. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas ce qui va arriver dans un an. Piqué, va-tu avoir une commotion? Piqué, va-tu... sais, On ne le sait pas, JB. Fait que dans le présent, les deux formations sont gagnantes. Amen. Hey, euh, Je veux revenir sur euh, Andrew Shaw parce qu'on a parlé euh, au niveau comptable. Je veux parler de la, de la caboche. Le gars, tu sais, on parle de grit, on parle d'un joueur qui est intense, on parle d'un gars qui est sans sanguin, qui se laisse emporter par ses émotions. Et euh, avez-vous vu son slow foot euh, qu'il a fait sur euh, Johan Larson euh, dans le premier match? Ah, oh, c'était subtil, pareil là. Il a juste donné <rire> un coup de patin en arrière de l'autre patin. Était-ce vraiment nécessaire? Non, c'était pas nécessaire. Je euh, j's, suis capable de, de dire les choses comme elles sont. C'était pas nécessaire. Euh, Cha va devoir apprendre à bien gérer ses émotions. Je pense que ça va être son, son, sa mission de réussir ça cette année. Euh, C'est un coup de tata. Pis, euh, il y avait déjà une, euh, un petit cours avec Quintal pour se faire éduquer un petit peu. Donc euh, J'imagine qu'il va lui parler de ça pendant cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette réunion-là j'espère que j'espère qu'il va apprendre parce que ben tu sais si la ligue nationale lui donne pas de suspension c'est les autres joueurs qui vont s'en occuper malheureusement là c'est encore comme ça au hockey puis ben je suis pas sûr que un gars de sa shape avec son style de jeu peut endurer euh, 82 matchs par saison de se faire brasser et de payer pour chacun de ses gestes parce que tout le monde le watch puis va-t-il être tu sais Une des affaires qu'on que, qu a pu remarquer dans le camp d'entraînement, c'est que chez Weber il a de la corde. Quand il fait de l'obstruction, quand il il accroche un joueur, des, des choses comme ça, il y a de la corde. Il a tellement de prestance, il a tellement de talent, il est tellement bien vu dans la Ligue nationale que les arbitres lui donnent une marge de manœuvre que certains autres joueurs n'ont pas. Sergeyev fait à peu près la même séquence que, que, que, que, euh, que Weber, puis le résultat, c'est une pénalité. Le problème, c'est que Anjoucha, ben, va faire une petite affaire, une petite pinote, <rire> comme un Maxime Lapierre dans le temps, comme. Tu sais, les petites pestes de genre-là, là, Vraiment poté par, le, par les arbitres. puis Va avoir des pénalités. Est-ce que ça, à long terme, ça va finir par nuire aux Canadiens plus qu'à l'aider d'avoir ce, ce genre de gars-là qui est ciblé par les arbitres? Euh. Je pense pas, j'y JB, parce que. Ça n'a pas été le cas avec les Blackhawks de Chicago. Puis je crois que dans le court-moyen terme, euh, Shaw va être capable de, de, de gérer ses émotions. En tout cas, je le souhaite. Puis Je pense qu'il y a un noyau de leadership alentour de lui qui va être capable de, de l'encadrer là-dedans. Puis Je suis persuadé que ça ne sera pas un élément négatif chez le Canadien de Montréal. Moi, je pense plus que l'élément négatif du Canadien va être le numéro 14. Intéressant. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? tu <rire> je j'étais un gars de feeling j'y vais puis j'ai confiance en Andrew Shaw mais je suis pas capable d'avoir confiance en Thomas Plekanec dans la chaise de deuxième centre du Canadien Montréal ah je pensais que tu parlais au niveau des pénalités j'ai comme ah mais Plex c'est pas le gars ciblé c'est pas <rire> c'est pas genre à faire des Non, je suis Des accrochages avant bon. la Je, je cherchais le lien. <rire> je... Il n'y a pas un lien point de vue des punitions okay. et des gestes comme ça, mais le lien est que l'élément négatif sera pas chat, mais Play Canex, s'il continue à, à jouer à moyen terme avec Radoulov, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir trouver une solution euh, pour la deuxième chaise euh, de centre avec le Canadien de Montréal. Ouais, mais ça, ce euh, ne sera pas dans la saison ou à la date limite des transactions je vois pas vraiment de formation se, se départir d'un deuxième centre euh, à moins d'avoir des... Tu sais, ça va être un échange de problèmes, là, comme, comme tout le temps. puis encore là, c'est que le Canadien de Montréal a cette fâcheuse manie d'avoir mmh. toujours des besoins aux places où est-ce qu'il y a des surplus. Tu que, de la défense, toi, là? Non, non, non ben, je parle, euh, mettons, là, le Canadien se dit, hey moi, là ça me prend un deuxième centre. Qu'est-ce que j'ai à échanger pour? Chez le Canadien de Montréal, t'as... Cha, Plekanec, Desarnais, Galchenok, Mitchell, Byron, Flynn, Dano, qui sont tous cotés comme étant des centres potentiels, là, qui peuvent jouer au centre. Et ton besoin, c'est un centre. Va-tu arriver à un autre lieu et dire, hey, je veux te faire un package d'un centre, pis ça va me prendre un autre centre Normalement, tu échanges un surplus pour combler un besoin ailleurs vers vice-versa, c'est que l'autre équipe elle, a un surplus de ce que tu as besoin, c'est plus facile de faire des échanges. Mais le Canadien a toujours ce problème-là d'avoir des surplus à des places où est-ce qu'il y a des besoins. Ouais, effectivement, mais euh, peut-être que la solution peut être à l'interne. Peut-être. Est-ce que la chimie des harnais Paturity pourrait revenir? Je me pose souvent la question, puis je débat souvent avec Max à ce sujet-là. Parce que même si la game est devenue peut-être trop vite pour Béarnais, il y a quand même un hockey IQ pas mal plus élevé que Plékanek pour fitter avec Pacioretty et que ça fasse un, un duo intéressant. Honnêtement, je le testerais, moi. Mais tu sais, je suis pas dans les shorts de Michel shrek Terrien. <rire> Écoutez le, le dernier euh, crassoir pour comprendre la référence. <rire> tu veux que j'écoute, hein? Euh... Moi, je, je, je, oui, ça peut faire un bon duo, mais le problème c'est que tu peux pas le mettre comme étant sur la première ligne. C'est impossible. Sinon, t'as les meilleurs défenseurs qui sont trop rapides, trop intelligents, puis qui vont contrer des harnais puis ça vient de bloquer l'avantage deux. C'est ça. Ça, ça que je te dis, mais il est quand même mieux que Plickhanek quand même, je crois, offensivement pour camper le haut d'un deuxième centre. Je sais pas jusqu'à quel point. Je suis vraiment pas convaincu mais vraiment pas puis tu sais si on avait de la marge je sais que t'aimes pas ça mon âme de comptable mais si on avait de la marge de manœuvre au niveau salarial on aurait pu regarder ailleurs cet été pour aller com combler ce, ce ce trou là tu ben oui puis non non dans le sens que malheureusement Bergevin s'y offert un contrat de Mongol de même appliquer Annex et qu'il croit en lui puis il l'aime ouais. super Bergevin qu'il l'aime ou c'était rien je pense c'est un mix des deux Non, c'est parce qu'il fait pas de vagues, il, il, il est défensif puis c'est le c'est un gars que mine de rien va t'amener 50 55 points année après année, c'est un gars qui est fier défensivement, c'est un gars que tu peux utiliser, c'est ton piqué, c'est un gars qui a été éduqué dans la culture du Canadien de Montréal, fait que tout ça fait en sorte que Terry Bergevin, l'aime. Et que je comprends pas cet amour-là. <rire> Euh, Fais-toi en pas, ça m'arrive de pas comprendre des fois certains amours. <rire> euh, Jerry, t'avais-tu un sujet de ton bord? Ben, je veux t'entendre parler, Il me semble t es, t es une ouais, balle mais de que t'es comme silencieux, c'est un dit... match de ping-pong entre moi, puis euh, Jeff genre, embarque, <rire> ah ouais! ouais T'as en fait, le droit, là! Jeff dit beaucoup des trucs que je veux dire. Fait que qu'honnêtement... Il y euh, <rire> a comme une complicité avec Jeff. Fait que non, c'est merveilleux, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Euh, Ben moi en fait, je lui ai parlé euh, de la première game du Canadien de Montréal parce que euh, on s'entend qu'il y, y a une game de jouer que Carey Price c'est pas euh, a pas joué parce qu'il est malade. Est-ce que ben par petite est-ce que vous croyez qu'il est malade Oui, ça hey, euh, l'insider euh, Jeff Drouin. Ouais. C'est quoi tes infos là-dessus Je <rire> peux pas parler JB. Ah, hey, fais-moi bullshit moi pas. <rire> Jibé il semblerait qu'il y a vraiment un gros virus, puis sa femme et sa petite fille sont aussi malades, puis ils boivent du thé, puis ils gobent de la soupe. C'est ce qu'il a <rire> été publié sur Instagram aujourd'hui par Angela Price. Nice. Mais, Mais, je me suis mis à fouiller sur Kyrie Price, parce qu'il a était, il été était brassé à la Coupe du Monde à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, puis il avait fait signe à, à Brad Marchand de ne pas venir le défendre, que tout était correct. Un, il s'est fait brasser là, puis deux... Le dernier match préparatoire où il a gaulé, il s'est fait brasser. J'ai essayé de trouver la séquence, puis je ne l'ai pas trouvé. Fait que moi, j'ai l'impression que ce fameux virus-là, c'est une commotion. Puis le Canadien de Montréal ne veut pas le mentionner. Ils vont tenir ça en virus tout le long. Puis même si on spécule de commotion, le Canadien dérogera pas Puis il va parler de virus tout le long. Et que j'aime pas ça. J'aime pas que... ça parce que c'est la fameuse. c'est l'Omerta chez le Canadien de Montréal. Puis c'est euh, la, la, la mauvaise... Le Canadien de Montréal devrait être un exemple pour l tout l'ensemble du hockey parce que c'est un club historique. parce que c'est la grosse patente. C'est le club de hockey. À l'international, tu parles de hockey, le club que les gens connaissent, c'est le Canadien de Montréal. Ça devrait être, au niveau éthique, ça devrait être la référence. Comment ça se fait que, si c'est encore une fois une commotion cérébrale, que le Canadien de Montréal se fait... Ça fait encore penser à faire de l'omerta, puis à camoufler ça. On l'a vu avec d'autres joueurs, là, genre Bournival, qui est revenu au jeu trop vite. On a scrapé probablement sa carrière à cause de ça. On l'a vu à maintes reprises avec le Canadien de Montréal. Puis je peux pas croire qu'on ose faire ça, encore une fois, avec un joueur aussi important que Price. Si c'est bel et bien ça, là, Euh, tu sais, comme je te dis, je m'avance en disant que c'est peut-être une commotion. J'ai pas de confirmation en nulle part. Euh, je t'avouerai que moi et Max, on a fouillé euh, toute la journée. Euh, mais le Canadien Montréal, c'est le Canadien Montréal. Je trouve ça triste la façon qu'ils bullshitent euh, leur clientèle. On a eu droit à ça toute la saison dernière, puis ça se poursuit cette année. Marc Bergevin, je l'ai trouvé intéressant avec la saison « 100 quand il faisait des apparitions à la radio à la télé. Puis là, il est redevenu bougon, il est redevenu fendant. Ça me titille beaucoup. Euh, mais j'ai peur pour Kyrie Price parce que des virus transformés en commotions, j'en ai vu souvent, euh, Mathieu Dard, Travis Mowen, c'était tous des virus qui, finalement, sont devenus des commotions. Puis tout récemment, Nick Rosby, euh, quand il s'est absenté au euh, dernier match préparatoire des Penguins de Pittsburgh, on a dit qu'il était malade puis on a su, finalement, que c'était une commotion. Ça regarde mal, ça. C'est euh, oui, ça regarde mal, absolument. Est-ce que le Canadien peut se permettre une saison pas de Kyrie Price? Pas deux, en tout cas. <rire> <rire> eh non, mais tu sais, la, la <rire> saison passée, Jerry, tu t'en souviens là? À un moment donné, ouais. je t'ai dit, on re-signe tu Price parce que là, c'est un gars hypothéqué. Si c'est pas son genou, c'est sa tête. Si c'est pas la tête, c'est il est poqué d'un peu partout là. Pis y a ben beau être quand il s'est adlas le meilleur gardien de but au monde, peut-on se permettre de pas l'avoir en moyenne un, un match sur deux, tu En même temps, okay. je pense que une commotion cérébrale va pas le discraper non plus, c'est ça. On s'entend. Ah mais t'ajoutes ça aux genoux, t'ajoutes ça à toute son historique de blessures, ça commence pas... à être un gardien fragile. Ben oui, mais la comme. La... Je suis pas d'accord parce que oui, le genou, oui. S'il est bien guéri, tout va être correct. La condition cérébrale, s'il est, est bien protégé et j'ai le feeling qu'avec un Weber, ça va changer de quoi. Euh, non, je pense pas qu'il devienne à ce point-là fragile. Il faut juste qu'il soit protégé. Mais tu vois-tu un peu la même chose que moi, Jeff? Euh, je suis pas totalement désaccord avec tes propos, JB. Mais tu sais je veux pas qu'on qu aille trop loin dans le dossier de Carrie Price parce que mettons que c'est en tout cas selon le docteur Mulder puis je crois pas que le monsieur euh, tu sais c'est un docteur renommé je crois pas que c'est un boulet il a vraiment dit que c'était un gros virus qui était sur les antibiotiques donc jusqu'à preuve du contraire je vais le croire on spécule on, on spécule mais si jamais si jamais puis je veux vraiment le si en majuscule c'est une commotion euh, je rejoins un petit peu tes propos à ce niveau-là Concernant Kyrie Price et son niveau de blessure et tout ça, je suis pas en désaccord. Je me demande sincèrement ce serait quoi le retour d'une transaction si on mettait Price sur le marché. Je pense que c'est ah. énorme. Ça, j'y baie, là. là. On va passer à un autre sujet. <rire> <rire> non, mais je suis même pas sûr tant que ça. T'sais, les Flames seraient probablement prêts à Mais ça arrivera pas. Carey Price, c'est l'image du Canadien. Si... C'est des spéculations. Bon, on, on va gâtir de la salive pour rien. On est très, très loin. Hey, moi, je vais revenir aussi sur le premier match euh, du Canadien de Montréal. J'ai observé quelque chose euh, sur l'utilisation de la brigade défensive du Canadien par Michel Therrien. Euh, C'était le premier match en carrière de Michel euh, Sergachev. Il a joué 11 minutes 48. Ça là, c'est 6 minutes de moins que Nathan Beaulieu, qui est le deuxième défenseur le moins utilisé. Je comprends qu'il, euh, lors de la première période, le kid était stressé. Il a fait des gaffes. Et Michel Thérien a fait comme d'habitude, avec les recrues, quand tu, quand tu fais des gaffes, il te bench. Il a fait ça. C'est <rire> moi où j'ai un problème avec le fait de garder... Sergeyev, à Montréal, si on est pour le faire jouer, 11 minutes par match. Là, de un, c'est un premier match. Il faut faire attention. Euh, Puis même que JB il va, il va jouer sur la passerelle ou il va observer les matchs de la passerelle à quelques reprises, le kid est en apprentissage. Moi, en tant que joueur de hockey, je préfère apprendre dans la ligue nationale à jouer en 11 et 15 minutes avec des gars comme Weber, Petri, Markov, Price que, que de retourner dans le junior torcher tout le monde puis jouer 30 minutes par match. Tu sais c'est mon opinion à moi mais tu sais il faut se souvenir aussi Galchenyuk qui a commencé à 18 ans puis il y a eu une belle première euh, une belle première saison à 18 ans avec les Canadiens de Montréal donc on voit passer dans le cas de Sergachev puis tu sais je, je Je suis même pas sûr qu'il va quand même rester là toute la saison. Là. Moi, c'est pour avoir un temps de jeu en bas des, des, des 15 minutes, aux semaines renvoyées. Je comprends ton apprentissage, mais ce qui me choque encore plus dans tout ça, c'est qu'en troisième période, le match était hors de portée pour les sabres. T'es à 4 à 1 avec plus de 10 minutes à, à, à faire au match. T'as aucune raison À ce moment-là, de donner 23 minutes à Markov, en donner 21 à Émiline, puis seulement 12-11, là, on arrondit à Sergachev. Donne-y Tu sais, s'il y a au pire, là, Sergachev a refait une erreur, ça coûte un autre but. C'est 4-2. Zéro stress. Si t'avais le timing parfait, tu t'avais la situation idéale pour donner du temps de glace... Qui avait pas de signification oui. négative et qui pouvait donner de l'expérience au kid. Et surtout, tu dis, hey, pas de stress, on s'en fait marquer un, même si toi ça de glace. c'est pas grave. On va gagner ce game-là, et à nous autres, va t'amuser. C'est le temps, donne-y ça, mais non. Ouais, mais Sergatchev un moment, donné, là, juste ça comme ça, il était au banc, puis il avait l'air d'avoir un mal, euh, je sais pas trop où, en haut du chest proche du coup. Ça... Peut-être qu'il était peut-être pas à l'aise ou. Là, je spécule totalement. j'ai aucune idée. Là, mais il y a peut-être quelque chose qui fait que, justement, il n'y a pas donné plus de minutes. Là. Moi, je dis ça comme ça. Je garrache ça. Là. Non? Fait que je suis le seul qui... Euh... Non, mais pas... là, tu fais... tu fais circuler mon hamster qui est dans mon, dans ma tête. là, Parce que, tu sais, je... il arrête jamais, celui-là. J'y buille, là. Beuille, là. Ah, il est tannant, hein? <rire> il est tannant, sacrament. Mais mon point est... Je veux pas juger... Après le premier match pour l'utilisation de Sergachev, parce que on peut pas juger à court terme comme ça. Puis je pense que lors de ce premier match-là, Terrien a bien managé son bain. Puis je suis loin d'être un fan de Terrien. Non, non, non, parce... Pas sa défensive en tout cas. Parce que Sergachev était pas dans des bonnes vibes, était pas dans des bonnes dispositions. Puis je pense que c'était la chose à faire. Peu importe ce que les gens vont dire, moi c'est mon opinion d'analyste. Mais Il a, il a mal managé sa défensive. En, en dehors de Sarriachev, est-ce vraiment normal que Nathan Beaulieu, si on enlève Sarriachev de l'équation, soit ton défenseur le moins utilisé? Il n'est pas censé être en duo avec Weber? Est-ce qu'on n'est pas censé, normalement, économiser Markov? On est censé économiser Markov, mais pas en début de saison. Puis comme je te dis, Jubé, Toi, mettons, tu es dans des mauvaises vibes, là, tu ne pas à ta job. Ben, il n'était pas dans des bonnes vibes, Sergachev hier, hier. C'était parfait le, le nombre de temps qu'il a joué. Parce que les autres minutes qu'il aurait joué, il n'aurait pas appris parce qu'il n'était il était plus dans sa game, il était plus sharp mentalement. Quand tu es plus sharp mentalement, tu apprends pas puis tu fais des erreurs. C'est ce qui se passait hier avec Sergashev. Il a dormi à peu près une heure la nuit la nuit dernière puis je pense que ça a paru en six balles sur la patinoire parce que le petit bonhomme était pas dans des, des dispositions pour jouer une game de hockey 15, 16, 17 minutes selon moi. Ok. Ah ça c'est tous les trucs en dehors qu'on pense pas en regardant la game, tu sais. Ok, mais j'achète pour Sergachev. Même s'il y a un 10 minutes à la fin de la game où est-ce que tu aurais pu compenser. Peut-être. Je voulais. Le... Mettons que je vous le donne, on, on parle de beau lieu là maintenant. Crime. C'est rare t'en donnes, JB, hein. Ah non mais moi je suis pas d'accord mais on avance de la discussion là. Je... je, je... Parce que si je me signe puis vous assinez, on garde chacun nos potions, on n'est pas capable d'avancer et d'aborder d'autres points. Reste que Beaulieu, avec Weber, est à plus 3, et c'est ton défenseur, le deuxième moins utilisé. Puis, à la fin de la première période, à dans l'entraque, c'est Mario Tremblay qui dit « Wow, Beaulieu est en mission, il est en feu, il a été exceptionnel en première période. » Comment tu passes de tout ça a pas été utilisé. Puis le but, là, des euh, de, de Buffalo est arrivé en début de troisième. Fait qu'il n'y a pas dû faire des si grosses gaffes que ça en deux pour, pour se ramasser et avoir plus de temps de glace, là. JB? Oui? Tu vas m'empêcher de dormir, à soir. <rire> watch <rire> la défensive. Je te le dis, là. Watch la défensive cette année... Moi, là, l'utilisation, puis je, je le disais sur, euh, sur Facebook hier, normalement, l'ordre dans lequel les défenseurs devraient avoir le plus de temps de glace au moins, là, Weber, Beaulieu, Petri, Sergachev, le garde à Montréal, Emeline, Markov. Puis tu mets euh, Patrick, quelque part en avant d'Emeline et Sergachev. Donc, plus de temps de glace à Emeline. Que à Markov, oui. Tu peux pas, JB. Mais euh, il, il avance plus. Tu peux pas. Si Yé joue plus que... C'est Il euh, a joué combien de, de, de temps de glace euh, hier? Je ne me euh, souviens plus. 21-07, pour être précis. C'est un peu trop. Oui, d'accord. Il doit jouer 18 minutes. Il va être dans sa chaise, puis il va être performant. Puis on va l'aimer s'il joue 18 minutes. On Alors que Markov doit jouer 20 minutes. Ça, ça c'est moi. On est d'accord. C'est le bon Markov. Non, mais moi je mets Markov moins de temps de glace que, que Emiline, mais tu sais, Interchange, je m'en fous là. Mais dans l'ordre, là, normalement, Weber, Beaulieu, Petrie, Paterin, Sergachev, sais, interchange. Puis après ça, les deux Russes à la fin, là. C'est pas censé être dans les deux défenseurs peux... les plus utilisés de ton match, là. Tu peux pas faire jouer Sergachev. Sergachev, c'est ton défenseur qui doit jouer le moins de minutes en début de saison. Ça, c'est officiel. Le gars, en apprentissage, tu peux pas le foutre dans la gueule du lion tout de suite en partant. Donc, lui, doit jouer environ 15 minutes. C'est le gars qui va être le moins utilisé. C'est le gars qui va alterner avec le septième défenseur en début de saison. Et on verra la décision qu'on prendra avec lui par la suite. Mais il peut pas jouer plus, plus de temps de jeu que, que les vétérans comme Yéméline ou Markov. À faire. court terme, je parle à court terme, dans un échantillon, mettons, de... de... Ben, c'est neuf matchs. S'il donne de... de la glace, s'il est pas capable de suivre, renvoie-le. Ouais, exact, moi, exact. Mais Dunzi vraiment là. En tout cas, surveille la défensive cette année, euh. Jeff. Je te donne une mission là. <rire> je je vais la surveiller pour toi, mon ami Gibus. Ça me je, fait je, un plaisir. T'avais-tu toi personnellement, euh, Jeff, un sujet que tu voulais aborder là, ce jour là, tu voulais avoir notre beat à nous autres là. Tu sais. Je pensais que tu allais m'en parler parce que tu connais tout mon amour pour mon prince suisse. C'était mon prochain saliste, mais je voulais que tu l'amènes. <rire> je suis de même. Je suis galant comme ça. Tu sais, je vais te dire honnêtement, je suis... Comment je pourrais dire ça? Je suis un peu content parce que j'ai l'impression que Sven pourrait être réclamé au repêchage puis avoir une chance d'évoluer dans une autre formation qui va avoir un fit pour lui qu'il n'y a pas en ce moment avec le Canadien de Montréal. C'est un souhait que j'ai. Euh, je, je, je sais que t'es calé, pas. Euh. Pardon? Je sais que t'es calé euh, dans le crash tu t'es calé, euh, t'aimes pas comme étant une, une place où est-ce que tu le verrais bien aboutir si, euh, si le se présentait. J'aimerais ça. tu sais Il y a un contrat de 650 000 un an. C'est pas beaucoup pour un joueur qui a quand même cumulé 17 points à 44 games l'an passé, avec un moyen de temps de jeu de 14 minutes puis très peu sur le powerplay il y a un instinct, un flair offensif incroyable, puis tu sais, il y avait une chimie naturelle avec Kucherov. puis Eisenman serait-il prêt à le réclamer, il va être quand même loin dans la liste. Euh, J'ai hâte de voir, une chose que je sais, c'est que si l'avalanche, tu sais, là je parle avec DC, puis j'aime pas parler avec DC, mais si Patrick Roy et André Tournier étaient encore avec l'avalanche, Sven aurait été réclamé à 110% par cette organisation-là. Moi, là, je vais te lâcher un, un guest là. Je pense que Buffalo pourrait le réclamer. Avec la blessure à Kane et Eichel, ils ont besoin d'offensif. C'est pas un gros problème au pire, leur pitch au balotage. comme tu disais un an petit salaire potentiel offensif intéressant. Je le verrais comme étant un bon fit là-bas. C'est un, un beau call. Moi, il y a aussi Ottawa, je sais que oh, ça sais serait qu malade je... avec suis juste un fan de, de Sven, ce que j'ai entendu à travers les branches. Euh, A-t-il assez d'influence pour dire à son, son GM d'Orion d'aller de, de le ramasser via les Weavers? Je ne le sais pas. Mais si un GM passe à côté de Sven, c'est qu'il n'a euh, jamais fait ses devoirs, selon moi. Puis Il peut pas passer les Weavers. Je J'trouve trouverais ça incroyable s'il passe les Weavers. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je dis si personne le réclame. Mais là, non, il n'y a personne qui le réclame, mais il était... Théoriquement, là, dans le Canadien de Montréal, il était le 14e attaquant. Il doit pas être sûr que ça. À moins qu'il y ait une mauvaise évaluation chez le Canadien de Montréal. C'est pas, qu euh, <rire> pas que. Tu sais, JB. Il aime ça te coincer. <rire> non, non, mais JB, tu sais, les gens me pinent souvent avec Sven, puis c'est correct, là. tu sais. Moi, je l'aime. J'ai confiance en ce qu'il peut offrir à une équipe de la Ligue nationale de hockey. Euh, ça prend un coach qui aime un joueur de hockey. Puis actuellement, de un, je ne suis pas sûr que Terrien, c'est un fan de Sven parce qu'il ne fit pas dans le prototype de joueur qui aime Terrien. Euh, il n'y a pas de fit parce qu'il y a beaucoup de petits joueurs actuellement avec le Canadien. Sven, il doit jouer sur une deuxième ligne, peut-être trois offensives avec certaines formations. Moi, je suis persuadé qu'il est capable de tirer son épingle du jeu dans une équipe de l'année nationale de hockey. Ça va y prendre un break. Puis j'espère qu'il va l'avoir ce break-là. Je l'espère de tout cœur parce que il y a eu des beaux flashs l'an passé. Puis il y a eu des beaux flashs l'année précédente aussi euh, où il a évolué avec Thomas Plekanec puis Yary euh, il Sécache. Ils ont eu des beaux flashs ce trio-là à l'époque. Tu sais, Sven, il y a un coup de patin NHL. Là, on pourra pas. Tu peux pas dire le contraire. Euh, il y a il a Hockey Sense, NHL, il y a. Il y a Un lancer euh, puissant, vif, précis. Moi, je pense qu'il y a vraiment une place dans la Ligue nationale de hockey. Pis c'est un joueur qui va être capable d'offrir une coupe de points sur le tableau aussi. Moi j'ai une question pour vous, là. C'est Brian Flynn ou Sven André Gâteau? <rire> c'est une question, Jerry, c'est une question d'amour. Ouais. C'est tout simplement <rire> ben, ça. C'est l'amour de qui? <rire> c'est <C> <rire> l'amour. Ryan Flynn il est, est, est, est dessiné pour Michel Terrien. Ah, ah, c'est cool. n'importe quoi. Mais en même temps, gars, on, on a parlé tantôt de Plecanic comment est-ce que ben. Ben j'avais de le lamer s'il l'a prolongé, là. Puis on comprend juste pas. Mais <rire> c'est la même affaire. <rire> c'est le même principe. Je comprends pas! Je comprends juste pas. <rire> La seule logistique que je comprends, c'est que Flynn est blessé, donc je pense qu'il peut pas être envoyé en bas, donc il peut pas passer au balotage. Ben s'il est, hmm. est blessé à long terme, tu le mets c'est blessé à long terme, tu t'as pas oui, besoin de balloter quelqu'un là. Ça, ça c'est sûr, mais, mais justement je comprends pas. C'est comme Sven Andrigato, moi je pense que je tripe pas tant euh, autant que Jeff dessus, mais je suis capable de reconnaître que si tu me proposes entre Brian Flynn et Sven Andrigato, ma réponse va être assez simple. Oui, tu sais, je comprends le l'aspect le, le, le, amour comme Jeff apporte, mais il faut quand même mettre un minimum aveugle pour se dire « Ouais, il faut faire un choix. Là, on garde Brian Flynn ou on garde Sven Andrigato. » la, la, <rire> la différence, la différence c'est que Flynn peut jouer au centre, peut jouer à l'aile gauche, peut jouer du côté droit. Il peut te dépanner, je dis vraiment, ouais, dépanner sur correct. une 3, sur une carte Il est plus polyvalent qu'un Sven. Donc, c'est possiblement les raisons qui ont fait en sorte qu'ils ont choisi Flynn au détriment de Sven. Okay. Okay. Mais, tu te débarrasses de Flynn, tu montes André Guetto, tu, tu, tu gardes André à la limite, pas mal sûr tu es capable de faire de quoi que ton alignement pour garder André à Montréal. Je, peu importe les raisons que tu donnes pour, à, mettons, euh, te dire que tu gardes Flynn... Faut que tu l'aies en barnac dans ta soupe là, pour te dire que <rire> entre les deux, une dirais... coupe d'un talent, offensif d'un kid. Il est plus jeune, <rire> il y a du talent. Flynn, c'est un grinder. le okay. Sixième trio, j'oserais m'en aller. Y a, il y a une coupe d'années Je me suis sneak quelqu'un euh, sur une, une transaction que moi je comprenais mais tellement pas pourquoi que les Islanders avaient fait ça. Ils ont échangé Nino Nidorator contre... C'est quoi le nom du gars C'est un truc Call Clutterback. Oh, ouais, Et là, je me suis ostiné contre le gars. Puis le, le gars me dit... Écoute, dans une équipe gagnante, ça te prend des joueurs de troisième trio. Si tu veux avoir la coupe, ça te prend ça, blablabla ouais j'ai pas de trouble. Tu as besoin d'un gars de troisième trio. Ouais, je comprends. Quand t'es es rendu à la coupe. Ah ouais, va patcher, va chercher des gars de troisième e trio. Mais on s'entend-tu qu'il faut que tu te rendes à la coupe? Puis pour te rendre à la coupe, ça te prend du talent. Et Nino Nidorator, t'as beau pas l'aimer, il génère des points. C'est peut-être pas le plus vaillant défensif, c'est peut-être pas le plus rapide. Mais étrangement, par tout ce qui passe, il génère des points. Pour moi, Sven Andriguetto, c'est Nino Niederreiter. Peut-être pas au même niveau, pas prouver les mêmes choses encore dans la Ligue Nationale. Mais c'est à peu près la même affaire. Le gars réussit à produire, peu importe tous les défauts que tu y trouves. On est en train de dire chez le Canadien de Montréal qu'on a préféré Carl Clutterbuck à Nino Niederreiter. C'est la même affaire, mais intra-équipe au lieu d'un échange entre deux clubs. Moi, dans ma philosophie... Dans... philosophie. <rire> moi, j'ai ça une physiologie. La bière vient de Kikrin. Euh, moi, dans ma philosophie de gestion d'un club d'hockey je me dis, j'ai jamais trop de talent. Si le gars est trop bon, génère trop de points, il va me forcer à rétrograder, à baisser de rang d'autres joueurs. C'est un beau problème. Au pire, il sera peut-être juste pas assez bon pour déloger les autres, les autres joueurs qui sont en avant de lui, mais il sera une monnaie d'échange pour aller chercher d'autres choses que tu as besoin ailleurs. Le talent, c'est la base des équipes de hockey, puis le talent offensif devrait être la priorité. Les clubs qui se sont rendus en finale de la Coupe Stanley l'an passé avaient trois trios offensifs capables de générer de l'attaque. Un trio défensif, tu sais, essayer de contenir les, les autres lignes, ben envoyer en attaque, c'est ça la ligue d'aujourd'hui. Et le Canadien de Montréal nous prouve que, ben eux autres, ils n'ont pas compris ça encore. C'est ce qu'on dirait qu'ils qu sont du genre à se dire, ça nous prend vraiment comme quatre lignes offensives différentes dans le sens faut que la première soit la meilleure, que la deuxième soit la deuxième meilleure, que la troisième, t'sais, ainsi de suite. Si la deuxième avait vraiment une vocation offensive, plecanex serait pas au centre. On vient au même problème qu'au début. Mais, mais tu sais, juste pour dire qu'à la limite, là, si tu gardes tes talents offensifs comme ça, puis tu commences avec un premier trio, deux deuxièmes trios, puis un quatrième, ou un, un troisième, c'est-tu tant un problème? Ben non. Ça te prend du talent. La base de tout au hockey... Comme dans tous les sports, c'est le talent. Je comprends euh, pas que tu préfères un gars technique défensif à un gars de talent. Moi ce que je comprends surtout pas, c'est que eux autres se sont dit c'est plus avantageux pour eux de crisser André Ghetto sur le balatage <rire> que de le faire jouer ouais. pour monter sa valeur, faire Chris, mais aller me chercher au pire des pires un choix de deuxième ronde, tu sais. Hey, c'est tu vraiment problématique de sacrer ça crée euh... l'autre sa la liste des joueurs blessés c'est-tu tant un problème que ça? <rire> Mais pas juste ça, à la limite descend en flingue en bas, pas mal sûr qu'il clear le waiver ben, après okay. le match, là. Maintenant, <rire> là. ben tu vas avoir un autre contrat 100% salaire NHL dans la ligue américaine c'est encore une autre preuve que le Canadien de Montréal hey, je viens d'avoir un flash hey ouais. Faut que je vous interromps. Vas-y, vas-y. Je viens de recevoir un texte. Vas-y, ça m'intéresse. Fausse alerte sur Price, bel et bien une infection. Oh, ça, ça vient de quelqu'un de crédible? Ça vient de Max Truman, que, il a fouillé de son côté. C'est de la grosse merde, ce gars-là. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Top fiable. Oui, vraiment. Moi, là, Beck, ça, je disais à, à Jerry, quand on t'a invité, je dit moi, là, Jeff puis Max, là, bec et ongle. Je vais tout le temps les défendre. C'est trop des bons gars. Ils ont pas... Euh, le but, c'est pas de faire... Euh, oui, tu, tu veux vivre de ce que tu fais, puis vous êtes passionné, mais le but premier, c'est pas de faire de l'argent, c'est de sortir de l'info, vous avez de, cette passion-là de servir le monde. Moi, je vous défends, bec et honte contre n'importe qui qui veut vous, essayer de vous planter. C'est très gentil, Jubé, puis on travaille très, très, très, très, très fort. Il y a même Martin Lemay qui a osé nous dire... Qu'on travaillait pas fort. Je trouve ça ordinaire venant d'un gars comme lui de nous dire qu'on travaille pas fort. <rire> hey, venant à... d'un gars qui, à toutes ses shows ou presque podcasts, il y a mon préféré. <rire> Gaston Terrien. Oh! Mon préféré. Moi je sais pas si t'écoutes régulièrement les, les hors-jeux, là, mais c'est un running gag. Moi pis Gaston. C'est une histoire d'amour. Tu l'aimes d'amour. C'est ah, comme oui, Michel je... Terrien et Brian Flynn. Ah ouais, même affaire, même affaire. Moi Gaston mon préféré. Moi Gaston Terrien, ça rime en maudit avec facepalm à chaque fois qu'il parle. Ça n'a <rire> pas de mots de bois puis se gueule encore une job. Je, je critique pas l'être humain, hein? je, je, je, je m'attaque régulièrement à lui parce que il est pour moi le symptôme C est, c est, les problèmes là, dans les médias qui couvrent le Canadien de Montréal se résument à Gaston Thérien. <rire> C'est <rire> l'incompétence qui, parce qu'il a déjà atteint un certain niveau dans le hockey professionnel en tant que joueur ou coach, un job dans les médias, mais qui finalement est zéro compétent, mais qu'on le laisse là pareil. Ah, oh, il y, y en avait un comme ça à TVA Sports qu'on a finalement remercié. Oui, mais à, après combien de gaffes? c'était-tu hey, incroyable? Pis c'est ce que je disais sur le dernier show, c'est qu'à un moment donné, là, mettons, là, on prend l'exemple d'un ancien défenseur du Canadien de Montréal qui s'appelait Patrice Brisebois. Je prends ça au hasard. <rire> au début. <rire> début Aucun lien au avec l'affirmation d'avant. tu Oh, <rire> je l'aime, j'y je m'ennuie de tout, j'y <rire> Moi aussi, je m'ennuie de tout. Je prends ça au hasard. Tu sais, je, je pige dans le sac, dans le chapeau, là, puis c'est le, le nom qui est sorti. Bon. Fait que, sais, Patrice Brisebois, tu l'embauches. Day one, là, tu fais comme « Hey, on a un ancien de la Ligue nationale, un Québécois, yes, on va faire de la pub, ça va être bon pour les cotes d'écoute. cotes. » Quatre ans après, 8 millions de fails, <rire> pas capable de s'exprimer encore. Une chaîne YouTube à son nom. Une chaîne YouTube à son nom. <rire> Est-ce vraiment encore un argument positif de vente? Parce que je vous rappelle que les médias, le but, n'est pas juste d'offrir un service. Le but, c'est de faire de l'argent. Et le fait d'avoir Patrice Brisebois était-il encore un argument positif pour la chaîne, donc pour son employeur, permettait-il de dégager des profits Je pense que non. Pourquoi ah, que... Tu sais, là. il arrive là, ok, j'vais. Je pense pas que ça soit rentable. Ça fait que l'argument d'embaucher un joueur de la Ligue nationale pour venir commenter, puis je l'ai déjà dit souvent ça n'a aucun rapport d'avoir joué puis d'être capable d'analyser ça a surtout aucun rapport d'avoir joué puis d'être capable de t'exprimer adéquatement devant des caméras ou derrière un micro whatever ça n'a aucun mot d'y rapport donc l'argument positif d'être un ancien joueur l'argument publicitaire finit par s'essouffler vraiment rapidement checkez José Théodore qui est en train de suivre le beau chemin pavé d'or fait par Patrice Brisebois auparavant Ah ouais ça c'est le prochain qu'il faut qu'il passe dans le bain, qu ça. Donc ça donne quoi de mettre des joueurs euh, Tu sais, JB, j'aime ça qu'on parle de ça. Je vais donner un, un autre excellent exemple. Guy Carbonneau, qui est reconnu pour être l'un des pires ah, des pires coachs point de vue de la communication avec ses joueurs. Puis tu le mets devant une caméra. Ah oui, mais il pense. Ah il pense, là. Ah, ah. moi je pense. Euh, ah je pense vraiment. Ah que je pense. Ah ouais, je pense que. Il décolle tous les phrases de même. <rire> Ça n'a pas de bon sens. Il y en a aussi qui sont comme juste pas bons devant une caméra, là, parce qu'il y en a une couple qui passent des fois à la radio et sont moins pires. Je dis pas que sont bons, là mais sont moins pires à la radio, mettons. Puis, je soulève à, à toutes les fois le, le, le même nom. C'est un gars que j'admire qui est en train de faire à sa place, mais que c'est tellement long. Michael Lalancette, qui couvre le junior, qui est journaliste, qui qui est dévoué t'sais. tu le vois qu'il travaille fort il essaie de grimper pas capable mais non il est bloqué par José Théodore c'est la seule affaire qui arrête depuis 20 ans Josée Théodore là. effectivement puis Mike la Lallancet je le connais personnellement je peux dire que c'est un ami il est Il mérite d'avoir plus de place à TVA Sport. Puis vraiment, parce que c'est un gars qui est bien branché, qui est très respecté par les, les, les dirigeants de la LHJMQ. Puis je comprends pas pourquoi c'est un gars-là perce pas. c'est la même chose aussi d'un autre de mes amis à TVA Sport, Anthony Marcotte, oui. qui est lui aussi incroyable, mais ils ont très peu de place, ces gars-là. La même chose avec Marc-André Perrault, qui est un gars d'ici, un gars de Rouen de mon âge, que je connais très bien. Ces gars-là ont moins de place à cause des gars comme José Théodore, Mike Bossy, Patrice Brisebois. Je trouve ça malheureux parce qu'ils ont plus de, de talent de communication et journalistique que des anciens joueurs malgré tous les connaissances des anciens joueurs. Mais sont-ils si connaissants que ça? Pas vraiment, non. Non, mais je te pose la question. là. Les Mets... as... ben... <rire> mais je te donne l'exemple. Okay? C'est quoi la job la plus proche de joueurs de hockey? Tu veux dire, euh, de faire après une carrière ou... Euh... Non, mais c'est quoi la job la plus proche de celle de joueur de hockey? C'est coach de hockey? Ouais, coach ou euh, recruteur ou... C'est vraiment le plus proche. Ouais. Le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue nationale, Wayne Gretzky, est allé derrière un banc et s'est planté. Si le meilleur joueur de hockey n'est pas capable de devenir nécessairement un bon coach... Qu'est-ce qui, mais... le... qu qui justifie le fait que automatiquement, un ancien joueur de hockey devrait être un bon analyste, un bon descripteur, un bon penseur de hockey, un bon dirigeant, un bon scout, un bon. Il n'y a rien par... qui le justifie. Là. Ton parallèle n'est pas mauvais, mais faut que je mette un bémol à Wayne Gretzky Parce que Hors analyse tous les coachs anciens joueurs de la Ligue nationale ou de la. peu importe. C'est des anciens granders ou des granders de luxe, de luxe ou des capitaines. Un gars de talent comme Wynn Gueretsky, là, qu'il s'est passé au tableau, il, il écoutait même pas ça. Ah non, il ça. sait même pas c'est quoi un tableau. Fait que lui, il n'a pas eu de succès parce que en dedans de lui, il était meilleur que tout le monde, puis il n'avait pas besoin d'écouter les enseignements. Donc, il arrive comme coach en arrière-dubain, il n'est pas capable de faire des enseignements aux joueurs. Donc, c'est pour ça qu'il était pourri. Puis c'est pas le roi des communicateurs en plus. Non, non, Puis à l'inverse. Scottie Bowman, qui est probablement le meilleur coach de l'histoire de la Ligue. Pas de carrière de hockey, là. Pas d'un haut niveau. là. C'est blessé jeune. et LHJMQ, très peu joué dans la, la, la Q, Il est devenu coach. <coughs> Il a bien fait ça. Ben, okay. fait que Ça n'a aucun rapport. D'avoir un passé de joueur n'a aucun rapport. C'est pas un passe-droit pour être compétent dans une autre job relié au hockey. Zéro. Fait qu'arrêtez de faire ça, là. Les équipes, pis les médias, puis... Découvre si le gars il est bon, puis après ça, sacle en onde ou sacle dans le poste. Fais-y monter les échelons. J'ai aucun problème à ce que tu finisses dans les médias si t'as été prendre un cours de communication, si t'as fait, euh, mettons, de la radio à Shawinigan pendant une coupe d'années pour couvrir le junior, puis après ça, tu te rends tranquillement pas vite. Fais le cheminement. C'est pas normal que tu apprennes ton métier au niveau élite. Ah, là, JB, il ah, faut que je te le dise, JB, je suis d'accord avec toi. Hey, C'est deux, là. Nice, euh... a... nice, je t'ai eu. Hey, je vais dormir mieux, là. <rire> <rire> <rire> euh, Jerry, toi, tu avais une interrogation sur un joueur qui a euh, scoré 4 buts. Ouais, ben... Dans euh, un seul je, match, là. Je sais, pas si, <rire> je sais pas si toi, Jeff, t'avais vu ça sur Facebook, mais... Euh... Euh, JB avait commenté de quoi, ou je pense que c'était même Sylvain euh, qui avait commenté de quelque chose, et euh, moi, je suis pas d'accord avec eux, parce que, bon, j'imagine que t'en entends se parler, Orson Mathieu as scoreé 4 buts <rire> à sa première game. T'es-tu au courant, Jeff? <rire> T'as-tu vu pas ça au passer? Courant, j'suis... <rire> j'suis... <rire> bon, ben, on te met au courant, donc... Euh... <rire> non, mais au cas, là, tu sais, c'est sub... passé subtilement des nouvelles. <rire> « Ah, oh, si tu fouilles comme du monde sur Facebook, tu vas peut-être <rire> te trouver, là. » Je vais aller fouiller, tu sais, parce que je ne me tiens pas à jour non, euh, ce qui est question hockey, les boys. Tu devrais, tu devrais. Ça pourrait t'aider dans ta job. <rire> je dis ça de même. Donc, euh, puis je vais reprendre un peu. tard. T'as dit que t'étais un gars de feeling, OK parce que j'ai pas grand argument là-dessus. Oui, parce que, que tu n'es pas un gars ça. de finance. On l'a vu tantôt. Non, vraiment pas. <rire> Mais euh, moi, Austin Matthews euh, puis sa performance de 4 buts, euh, je le dis direct, j'ai le feeling que c'est de la poudre aux yeux. Euh, de un, à la base, j'ai trouvé deux arguments. Premier argument, euh, on va se le dire que ce gars-là était dans une promenade au parc contre Ottawa. C'était d'accord c'était assez simple, dans le sens qu'il n'y avait personne dans ses culottes. fait que 4 buts son premier match pour Austin Matthews. Puis là, je dis pas que le gars n'a pas de talent. Là. écoute Boucher a passé la game et essayé de le matcher. Il a essayé tout le monde contre lui. Il y avait vraiment une game exceptionnelle dans le corps. Est-ce que ça va se répéter? On verra. Euh, en tout cas, moi, c'est parce que, d'un, je me dis que c'est juste Ottawa. C'est quand même pas un club super ça la C'est wow, le club dans mon patelin C'est le meilleur club au monde. Euh, non, non, non. <rire> Parce que, là que ça fait ça fonctionne de même à Montréal. On habite ouais. au Québec, le Canadiens c'est le meilleur club. <rire> mais non, ouais, pas Moi, je n'ai pas les sénateurs d'Ottawa, soit du en ah, passé. Ils ont perdu le tiers de leurs deux premières lignes. Dans le, le camp d'entraînement, avec les blessures de McArthur, entre autres, et euh, je, je me souviens pas de Jean-Blanc sur l'autre nom, ils ont perdu le tiers de leur top 6. Comment Stone tu veux t'en sortir? commotion, il est revenu. Mais... En tout cas, continue ton point, euh, Monsieur Boulet. <rire> <rire> mais euh, non, mais en fait, c'est juste ça. Je trouve que ce gars-là, c'est clair qu'il va rencontrer son homme pis ça, s's... il va se faire manger tout cru. Ça n'a pas de bon sens. J'ai le feeling que la, la première game a juste été trop facile parce qu'il se faisait pas tant vérifier. Euh, C'était juste Ottawa, un club que je qualifie de pas sa coche. Non, ils ne feront Excuse. pas ici, malheureusement, là. Ben, c'est sûr tu sais, je dirais, oui, t'as Rick Carson, mais euh, après ça, t'as-tu grand, gros, nom pas vraiment, tu sais. Euh, comme je te dis, c est, c est, mes arguments s'arrêtent là, dans le sens que j'y crois pas à ce joueur-là, et là, quand je dis que j'y crois pas, euh, je dis pas que le gars va être mauvais, pis ça va être Alexandre Degg, numéro 2, Euh.. Il va avoir une très bonne carrière, ça c'est assuré. C'est pas ça que je veux dire. Sauf que moi, quand j'entends parler de Austin Matthews, j'entends parler d'un talent générationnel et je me réfère à Connor McDavid que lui va torcher les culs. Mais. Tu peux pas. Tu peux pas comparer les deux, Jerry. C'est impossible. Non, Ça, c'est sûr, mais dans le sens que. Tu sais, comme, comme, je compare pas Crosby, mettons, à Ovechkin. C'est le même principe, mais je trouve que ça ne sera pas un talent générationnel comme qu'on a eu droit dernièrement avec Crosby Ovechkin. Là, il y a Conor McDavid qui vient d'arriver. Je crois pas que Austin Matthews va faire partie de cette catégorie-là, voir une très bonne carrière. Mais il... bon, à la base, il est parti avec Toronto, il est comme crissement pas chanceux. Mais euh... Euh, Toronto, écoute, je te le dis là, puis Jeff. Mitch ouais. Warner William Newlander. Euh, euh, Jeff, t'es es tu assis là? Je vais dire de quoi de gros là. Vas-y, vas-y. T'es es prêt là? Je suis prêt. Christ, t'es averti là. Les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d'Edmonton vont remporter une coupe cette année avant le Canadien de Montréal. Et je dis bien les deux clubs. Tu dit ça de même là? Écris ça dans ton calpin. Je l'écris. Moi, je suis d'accord hey, pour Edmonton, je... mais pas Toronto. Écoute, je veux revenir sur Matthews parce que j'en ai parlé avec Marc, j'en ai parlé avec des amis, j'en parle avec euh, d'autres journalistes ou blogueurs à qui je jase. Je vais te poser une question, Jerry. Vas-y. Est-ce que tu prends Jonathan Taze ou Patrick Kane? Moi, dans mon club? Ouais. Je prends Jonathan Taze. Parfait. Moi, je, je prends Kane. Le talent a toujours priorité. Non, pas dans ce cas-là, Jubé. Parce que tu as dit au début du show que c'était le capitaine parfait. Et ouais, je suis jour Tous les joueurs sont libres dans la NHL. Je prends jour Thaise en premier. Mais on ne pas dans ce débat-là parce qu'on va s'assiner pendant 28 heures et demie. Mais mon point est... Pis, Je compare Matthews à Thase et McDavid à Kane. McDavid va, va être meilleur que Kane, je crois, parce que McDavid ça va être le meilleur joueur à partir de cette année. Je lui prédis pas loin de 100 points. Mais Matthews fera jamais 100 points. Matthews, sa game est très, très, très, très, très, très cérébrale. C'est un joueur qui n'est pas flashy comme McDavid peut l'être. Il est moins explosif, il est moins dynamique. Donc, tu écoutes, écoutes une game de hockey, Tu vas capoter en voyant McDavid, Tu vas dire il est malade, ce gars-là. Alors que Matthews, il est plus cérébral dans sa game. Donc, tu le vois moins. Il est moins flashy. Mais il est presque aussi d'impact à sa façon, Jerry. Okay, donc, tu es en train de me dire que Matthews, c'est genre Taze. Puis McDavid c'est Kane. Non, j'essaie de t'expliquer l'analogie du, du, de l'explosion. Puis de... de Euh, le package cérébral versus le plaqué, le, le package flashy, Parce si on y, veut. Il n'y a, a pas je... de stinade que McDavid David va être meilleur que Matthews. Non, non. Absolument. McDavid, David, c'est le, le, le futur meilleur joueur du monde à court terme. Tout ce que je veux dire, c'est que Matthews, c'est pas de la peau de rosieux. Puis Matthews, c'est un genre de Jonathan Thaise. Je te dis pas que c'est Jonathan Thaise. Je te dis juste qu'il y a beaucoup de similitudes avec Jonathan Thaise. C'est un petit gars... Euh, qui est à sa place, qui est tranquille, qui ne sort pas. Puis une petite anecdote comme ça, quand les moins de 23 ont joué à Québec, les seuls joueurs qui n'ont pas sorti, c'est Mick David et Matthews, ce qui démontre la grande maturité des deux kids. Mais Matthews, je le vois comme le capitaine des, euh, des Maple Leafs de Toronto dans le court terme. L'année prochaine. Genre, genre. Genre. C'est ça, on ne s'installe même pas là-dessus. C'est juste que on dirait que je me fais tellement vendre Austin Matthews puis oui, de, que tu le compares à Jonathan Taze, bon, tu, tu le pousses pis, un peu en faveur. Hein, là, dis, mais, non, non, je dis pas que c'est un Jonathan Taze, je veux juste non, essayer non. de t'expliquer la différence entre Matthews et Mick David, si on veut, la, la différence de type de joueurs qui sont, parce qu'ils sont très différents. Il faut faire attention, ouais. aussi au, dans le cas de Matthews, ce qui peut venir fausser les données que c'est un late au draft, c'est qu'il était à quelques jours d'être dans le même cuvier que Mick David et Eichel. Probablement qu'il serait sorti avant avec ou où ça aurait été très serré. Tu sais, comme... Vraiment très, très serré. Et il a joué avec des pros l'an passé. Ensuite, C'est pas le plus gros calibre, mais c'est... Le... Moi, je pense que c'est au-dessus de la NCAA, là, parce que... vous pas des joueurs universitaires, là. Fait que t'en as des très, très bons. T'en as aussi des très, très moyens. Tandis que d'une ligue professionnelle, le calibre finit par, rehausser éventuellement. Euh, selon le la chèque de paie que t'es capable d'étendre. Euh... Fait que je suis pas sûr que Mathieu oui c'est sa première année officiellement dans la Ligue nationale mais c'est comme s'il avait eu une année dans la Ligue américaine ou pas loin de la Ligue américaine c'est pas le même step qu'un gars qui passe de la LHGMQ ou de la NCAA puis qui tombe dans la Ligue nationale t'sais, il y a comme un... une demi-année d'avance sur le... les autres kids de son année de draft à lui fait que oui il va être bon mais je pense qu'il est avantagé sur cette situation là côté maturité physique Intellectuel, tu sais d'avoir pu jouer avec des hommes, euh, c'était, d'après moi, une très très bonne décision de sa part d'aller euh, jouer en Suisse. Puis je veux faire un autre parallèle. C'est qui qui a joué Ça a été qui le meilleur duo des moins de 23 euh, lors de la Coupe du Monde ouais, ça commence à être loin déjà, hein, cette affaire-là. c'est Mathieu et Mick David. Jouer avec un Crosby ou jouer avec un McDavid, c'est très, très, très, très tough. Puis faut que tu ailles un hockey IQ incroyable pour pouvoir jouer avec eux. Puis Mathios, le fit, c'était le fit parfait avec McDavid. Je ne dis pas qu'il est dans la tente d'un McDavid, mais il est pas loin en arrière. Non, mais je, je, je vais le prendre, mais comme je dis, c'est. Puis honnêtement, j'espère avoir tort, parce que je vais l'avouer un peu ici, euh, j'aime quand même un peu Toronto parce que j'aimerais ça les voir en Syrie pour enfin voir des matchs canadiens-Toronto en Syrie. <rire> euh, Puis je suis quand même content parce que, tu sais, oui, je dis que Toronto a un club moyen, c'est vrai d'un sens non, parce qu'ils ont plein de jeunes. C'est moyen volontaire. Oui, c'est ça l'affaire. Mais là, là, ça commence à pousser Puis je pense que le premier match, il devait avoir comme... Il y, a, il y a eu beaucoup trop de joueurs en bas de 23 ans. C'était intense. puis C'est quand même cool parce que c'est une nouvelle vague, c'est la nouvelle génération à Toronto. Euh, J'ai quand même hâte de voir euh, ça se développer. Mais comme on dit, Mathieu c'est le capitaine de l'année prochaine. Ça va être le club de Mathieu comme l'Edmonton, c'est le club de McDavid. C'est la nouvelle génération qui embarque. Là. Mais je ne suis pas... Euh, bref, comme je dis... Euh, Je pense que Mathieu va être un bust, et j'espère me tromper. Ah, mais, t'as peur, là... Bust, c'est un sapristi de gros mot là. Buste, oui. c'est... C'est... Tu sais, c'est une... Tu fais patate, là. Tu t'attends un joueur élite, pis il fait patate, là. Ben, c'est... Comme je dis, c'est une, un un... une question de feeling. C'est là. Ben, c'est une question de je... feeling. J'ai aucun argument. J'ai juste le feeling que je me suis tellement fait vendre que, pour moi, ça... Mais tu sais, moi, un gars il y a, a, a quelqu'un avec qui je discutais quand Mick David a été euh, nommé capitaine qui disait ouais c'est vraiment jeune t'sais, voyons donc il a, a fait il a même pas 50 matchs d'expérience dans la Ligue Nationale ouais mais tu sais c'est le genre de joueur que ça fait des années qu'il se fait dire qu'il va être le meilleur au monde qu'il est Elle a été partout, qui est suivi par les médias. Ce que d'autres joueurs ont pas, tu sais, dans leur parcours, avant d'arriver dans la ligne nationale, tu sais, qui vont devenir éventuellement des vedettes à ce niveau-là, mais qui sont pas sur le projecteur, tu sais. Mathieu, c'est un peu ça, moins, là, quand même, qu'un mec David, mais ça fait longtemps qu'il est vu, ça fait au moins 2-3 ans que tu sais que son année de draft, il va être le premier, tu sais. Fait cette pression-là, je pense qu'il l'avait déjà je pense que ça fait longtemps qu'il joue comme un pro et que ça sera pas une question de manque d'entraînement, de sérieux dans la game si c'est pour pas marcher, tu sais. Il va avoir une blessure, il va avoir, tu sais, un, une affaire externe qui va venir rentrer dans, dans, dans ses performances, qui va altérer ses performances pour que ça soit un bust. Tu sais, un deg, je l'ai déjà expliqué sur le show, Alexandre Daigle, quand il était dans le junior, était tellement rapide, était tellement trop vite sur tout le monde que il faisait plein d'affaires mal, mais il était toujours capable de compenser par sa vitesse. C'était ça son atout premier. Et ça, les dépisteurs, ils l'ont pas vu. Il est arrivé dans la Ligue nationale, tout le monde avait à peu près la même vitesse que lui. Donc, toutes ses gaffes, toutes les affaires qu'il aurait dû réparer, qu'il aurait dû s'améliorer dans son développement, il n'est pas été capable de le faire. Rendu au plus haut niveau de jeu... Au monde. Un Matthew, ça serait pas un boss pour moi à cause de tout ça. Parce que c'est pas un élément, c'est pas sa vitesse, c'est pas un truc qui compensait tout le reste. Ça reste un ensemble d'assets combinés ensemble qui donne un, pour moi un sapristi de beau talent. Pis ça reste un joueur qui veut jouer au hockey versus Alexander qui voulait pas jouer au hockey. Ben en entrevue il a toujours dit qu'il aimait le hockey mais non c'est ouais, y a un ben peu tu... de, des parents Il aime le il hockey de... à jouer comme pour s'amuser ouais, et non ça. avoir ça comme métier là ouais. ou non faire ça comme métier Oui, non puis la pression d'être en tout cas, ils l'ont placardé là c'est de dire hey ça va être le sauveur il, il va sauver une franchise c'est pas pas évident tu sais Crosby était capable d'assumer ce genre de, de pression là mais donné à tout le monde je pense qu'il y a bien des, du monde qui aurait craqué à la place de deck. pis tu sais on voit souvent des, des tops là, ah les pires choix repêchage pis tu vois deck comme étant dans le top 5 tu fais comme ouais mais il y a genre 400 points dans la ligue là. un boss c'est quelqu'un qui joue pas là, <rire> qui, qui, qui est un vrai mauvais choix repêchage c'est quelqu'un qui est drafté qui joue même pas une game là. mais t'es connaît pas fait que c'est pas vendeur de mettre ça dans un article absolument en tout cas, je pense ça, moi. <rire> euh, Avez-vous d'autres sujets? Moi, j'ai pas mal... J'ai tout barré mes sujets que j'avais, que je voulais parler, euh, parler sur le show. Avez-vous d'autres choses? Moi aussi, parce que je n'avais avais trois, pour on les a parlé. Sven, Price, Weber, Suban. Bon. Jerry, tout ton bord? Ça ressemble pas mal à ça, moi, avec. Ouais. Ben, hein? moi, oui. Est-ce que vous êtes tanné d'entendre parler de Souban pour vrai? Ben, je sais qu'on en a parlé tantôt. <rire> <rire> je suis allé dans... On en est tous tâtés, fait on n'en parle plus de Souban. <rire> OK, c'est bon, c'est fini. <rire> <rire> Moi, j'ai juste hâte... Ça aurait de l'air méchant, là, mais que ça pète dans face de Marc Bergevin, t'sais. dans 3-4 ans, puis qu'il va devoir vivre avec... Je t'en ai déjà parlé, je l'ai écrit sur la POC aussi, notre blog. Euh, quand il y a eu l'échange de euh, Chris Chirios contre Savard euh, en entrevue il y a eu euh, non, le, euh, hey, je cherche mes mots ce soir il est tard hein il est comme 11h on n'enregistre jamais à cette heure là Euh, Serge Savard qui disait en entrevue en marge de l'échange entre euh, le Canadien et Nashville pour euh, Souvent puis euh, Weber, il dit tu sais sur le coup c'était on pensait que c'était la bonne chose, on pensait que c'était une bonne transaction que Chelios avait des problèmes c'était tu sais une attitude bla bla bla puis on pensait que euh, c'est euh, Denis Savard ouais, c est, c est, je me mélangeais les deux Savard en même temps que Denis Savard était pour nous aider qu'il restait beaucoup de hockey mais c'était pas le cas J'ai vraiment l'impression que c'est la même chose qui se répète, peut-être pas aussi flagrant, mais que c'est un peu la même chose. Et Serge Chavard disait, il y a pas une journée, il y a pas une fois où est-ce que je parle de hockey puis ça me revient pas en tête que j'ai fait cet échange-là qui était aussi pire. Tu sais, Marc ouais, Bejevin va avoir à vivre avec cette transaction-là. Le reste de sa vie. Il en fais pas 12, vivre, de être avoir à gagner une coupe Stanley avec Shea Weber alors qu'il l'aurait pas vécu avec ça On peut spéculer, on peut dire plein de choses, mais comme je reviens toujours, la vie se vit dans le présent. Ouais. D'accord en partie avec toi, parce que même dans le cas de Chilios Savard, le Canadien a gagné une coupe et malgré tout, le gars qui a fait la trade a regretté la transaction, tu Ouais, ben on pourra spéculer dans 6-7 ans, voir ce que Benjamin va passer de sa transaction Weber Souben. Mais dans le moment présent, c'était la chose à faire. Fallait sortir le gros cris de poison du vestiaire. Parce que JB, c'est correct tout ce qui se passe à la glace. Mais des fois, il y a des transactions qui s'expliquent avec le hors-glace. Puis Souben, je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour le joueur d'hockey. C'est une tête de pu. Puis il n'avait avait plus sa place à Montréal. Il n'y un joueur qui l'aimait. Puis je parle avec avec des, des gens avec qui j'ai parlé qui sont proches de l'environnement du Canadien. Il n'y a plus un joueur qui était capable de le sentir avec le Canadien de Montréal. Il fallait qu'il sorte du vestiaire. Puis je pense que cette transaction-là était la meilleure affaire dans le court terme. Ça sera à suivre. <rire> Ça sera à suivre dans un futur débat. Yes! Sur ce, Jeff, plug tes affaires. C'est le temps. là. Plug tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te lire? On peut t'entendre. Shoot. On peut me lire sur le www. Dans les coulisses <rire> avec un s.com, le blog par excellence du Québec. Combien de clics par, euh, par jour tu disais? On... <rire> Faut-tu que je dis ça à la radio? Mais c'est un podcast, ça compte pas. Ah, <rire> oui, c'est vrai. Ah, sti. Frank, Frank m'en voudrait s'il m'entendait. Un podcast, mais on se tient à au-delà de 100 000 pages vues par jour. Nice! Un beau succès. Donc, Soyez fiers de votre, de on votre est très réussite. Fiers. On peut m'entendre aussi comme co-animateur euh, via le, le podcast Le Crachoir avec Frank Pocket, euh, l'un des plus grands animateurs que j'ai eu la chance de côtoyer. J'espère que je suis rendu au moins dans ton top 100, là bah là, je te dirais que t'es rendu dans mon top 10. Ah, ok, c'est bon. Hey, écoute! Tu t'en viens pas pire. Hey, J'ai steppé up ma game, oh. nice! T'as steppé <rire> up en spa. Donc c'est pas mal les deux places euh, qu'on peut me retrouver. Je suis pas mal là-dedans en plein. Euh... Hey hey! T'oublies de quoi? T t y a pas juste la dans la vie, là. Ouais, c'est parce que <rire> j'écris pas sur Passion Melbi JB, donc. Tu sais, je peux ploguer que je suis le fondateur, mais tu sais, c'est Alexandra Philibert qui est ma blonde et ma, mon bras droit qui s'occupe de Passion MLB. Fait que je peux pas dire que c'est moi, nécessairement, ça serait malhonnête de dire ça, mais je suis le, le créateur de Passion MLB, qui est le site où tout retrouver sur le baseball en français. Voilà. Jerry, de ton bar. mon bord, ben, bon, on peut m'entendre sur hors-jeu. <rire> J'espère. ouais Voyons, non. C'est un joke, est, il est tard, fait que je vais faire une blague plate. et est faite, on passe à autre chose. Euh, vous pouvez m'entendre sur le podcast, les geeks sont parmi nous, même si JB est probablement pas d'accord, parce qu'il n'y a, a rien qui sort, <rire> puis c'est un mythe. Mais euh, oui, on va sûrement enregistrer autre chose bientôt. Sinon, en tant que tel, euh, sur Facebook, parce que j'ai pas un blog avec 100 000 euh, clics par jour, <rire> Ouais, oui effectivement mais je suis pas sûr que je serais bon pour le contenu j'aime euh, mieux parler <rire> il veut pas euh, décevoir 100 000 clics par jour fait que... ouais non c'est <rire> ça euh, mais pour vrai j'adore vous lire en passant c'est gentil merci euh, donc sur Facebook Jerry Godbout, euh, si vous voulez parler d'hockey, est sur Twitter, @Godbout25. donc, euh, si vous voulez jaser d'hockey, c'est là que ça se passe. Yes, de mon côté, euh, Facebook aussi, je vais gagner, il suffit de m'indiquer que c'est dans le cadre de hors-jeu que vous m'ajoutez. Euh, hors-jeu, ben bien sûr, j'anime show-là, ça a l'air. Euh, sinon, un autre podcast qui se nomme La Réalité Augmentée, avec euh, mes compars sur ce qu'on de jeux vidéo, de technologie et euh, de cinéma, Euh, on a toujours ben, ben, du plaisir à chaque semaine on vous présente cette euh, émission-là euh, sur euh, les réseaux sociaux aussi ben Twitter at B pour euh, me suivre moi personnellement pour ce qui est de hors-jeu at hors-jeu podcast pour, de, pour Twitter sur Facebook hors-jeu tout dans un mot bien sûr parce que nous autres la française on la manipule comme on veut nous avons notre euh, C'est internet qui est un dépôt de show. À quelques occasions, je euh, publie des textes aussi là-dessus. Euh, vous cherchez horsjeupodcast.blogspot.com C'est ça, là, voyons. <rire> et après <rire> ça... <rire> <hein. rire> J'ai comme une seconde d'hésitation. C'est vraiment ça? Oui. Euh, et euh, c'est pas mal ça. Donc, euh, merci euh, les auditeurs de nous suivre. Que vous soyez en Amérique... Ou encore en Europe, je salue. Hey, on a une batch d'auditeurs suisses, là. C'est les meilleurs. Pour vrai, ils sont solides, ça coche. Euh, on les salue. Et euh, on vous remercie d'avoir été du rendez-vous. Merci, euh, Jerry, pour euh, m'avoir accompagné encore une fois cette, euh, sur cette émission. Et euh, Jeff, man, ça faisait trop longtemps que j'espérais t'avoir sur le show. Et finalement, ça, ça, ça s'est passé. Merci. Ce fut euh, fort un... agréable. C'est un grand plaisir, puis on prend ça quand vous voulez, les petits boys. Nice! On te lancera une invitation quand il y aura quelque chose de majeur. Super. Ça me va. va. Ça me va. Ça me va. Nice. Good. Donc, voilà. Merci à vous, les autres stars. Et on se dit à la prochaine fois dans un autre épisode de hors-jeu. Salut! Ça, là. Salut les boys!